Unité 5, leçon 4, exercice 6. Écoutez la météo du 24 février. Faites la carte du temps pour cette journée. Le temps pour la journée du 24 février. Aujourd'hui, magnifique journée pour la moitié nord du pays. Quelques nuages sur la Bretagne le matin, puis du soleil à partir de midi. Du soleil aussi sur la région parisienne et le nord. Température de saison. 16 degrés à Nantes, 14 degrés à Paris, 12 degrés à Strasbourg. Dans la moitié sud, c'est différent. Il va neiger sur les montagnes, les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Et il va faire très froid, jusqu'à moins 5 degrés à Clermont-Ferrand et à Grenoble. Dans le sud-ouest, on annonce de la pluie et du vent avec 10 degrés à Toulouse. Pas de pluie sur le sud-est, mais beaucoup de nuages. Et il va faire 14 degrés à Marseille et 16 degrés à Nice.